Et non seulement ça va démarrer, mais ça va même foncer. Le musette, c'est ici. Voilà, ça c'était l'indicatif. Alors maintenant, je vais vous présenter, oh, je vais vous présenter, je vais pas vous le présenter. Je vais simplement vous dire une chose, c'est que on va passer une heure avec Frédéric Buche. Je n'ai que ça à vous dire. Là, euh, attention, on va commencer et les chaussures vont commencer par chauffer. Je vous préviens, ça va durer un petit moment. abandonne la queue leuleu, mais pour autant ce n'est pas fini. Je vous l'ai dit, vous allez avoir les pieds qui vont chauffer. Et oui, parce que ça continue jolie, elle est gentille c'est une c'est une mer calme on l'appelle la mer méditerranée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 et eh oui je vous le rappelle c'est l'orchestre de ce nom ce sont les 40 ans de scène de Frédéric Buche c'était en 2013 il avait réussi à réunir pas moins que de 38 musiciens tous des accordéonistes c'est pourquoi dans cette émission vous pouvez entendre plusieurs accordéons qui évoluent en même temps un véritable bonheur À l'accordéon, souvent je me travaille Je suis comme un vagabond qui va de pas normal J'aime bien ces endroits, et donc jusqu'au midi Mais tu restes pour moi le plus beau paradis calmer un tout petit peu hein. cela va vous permettre de faire refroidir vos semelles et surtout surtout cela va vous permettre tout simplement de poser la tête sur votre amoureux ou sur votre amoureuse 1 c'était ça n'a pas duré très longtemps hein? et non et non la cavalcade a continué et puis euh, puisqu'on y est on continue vous êtes toujours là Eh ben, si vous êtes toujours là moi aussi! Thank you. L'accordéoniste compose cet orchestre, eh oui. et puis il y a aussi Alain Véron, Gérard Vincent au clavier, Christian Hubert à la trompette, Laurent Bûche à la batterie et Frédéric Bûche, bien évidemment, à l'accordéon. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Cette étoile brillera sur la terre Tant qu'il y aura des choses Une étoile dans la bruyère C'est l'étoile de trouvadeau Tu es le meilleur à la tête dans les jaunes de chaque une étoile dans la bruyère c'est toi le de... Cochon Casque ou tant Mettez-vous à l'aise Venez déguster Finissez d'entrer Un pâté de tête Un pot de billette Dans une belle assiette Museau vinaigrette 100% pur porc rien de plus fort Dans cochon Tout est bon On peut tout manger Dans le cochon, tout est bon, de la tête aux pieds Dans le cochon, tout est bon, hé, y'a rien à jeter Dans le cochon, tout est bon, on peut tout manger Dans le cochon tout est bon, et rien à jeter Dans le cochon tout est bon, on peut tout manger Voilà, dans le cochon bien sûr tout est bon mais il faut pas non plus euh, trop exagérer dans le cochon hein, parce que parce que des fois le cochon et euh, eh bien ça peut faire grossir <rire> même s'il a le cul noir comme il disait dans la chanson allez on termine avec cette toute dernière et on se retrouve tout de suite après pour la chanson française! fait danser beaucoup de monde, dans le bassin belgardien, voire même dans la région. Ils allaient très loin avec l'orchestre de Sergio de la Longa, et oui, et dans cet dans cette orchestre, il y avait bien sûr ben, des musiciens. Hein. On en retiendra deux, on en retiendra deux, Serge et André. André était au chant, Serge était à l'accordéon et au clavier. Et puis, bien sûr, il y avait également Toto, il n'y avait pas d'un, il y avait beaucoup de monde qui était là pour former cet orchestre qui a fait valser, qui a fait tanguer, qui a fait plein de choses dans, dans les bals populaires que l'on ne voit plus guère aujourd'hui, mais qui ont le mérite d'être toujours là, présents dans cette... Dans cette partie de l'émission Chanson Française. Voilà, le décor est planté, on aura donc l'occasion d'écouter Serge et André, et puis après, on écoutera Claude Michel Schoenberg, Georgette Plana, et Vicky Leandros, pour terminer cette émission de la Chanson Française. On est parti avec Serge et avec André, La Valse des Fleurs, des guitares et tambourin On aime un peu beaucoup et on le croit L'amour n'est rien quand tu ne rend pas fain. Mais on fait croire aux fleurs n'importe quoi On aime un peu beaucoup et on le croit Moi si je crains la fleur des champs Ce n'est comment que je les fais Peu, beaucoup, c'est nous, nous ferait peur Mais on fait croire aux fleurs n'importe quoi L'amour n'est rien quand il pas fou On aime un peu beaucoup et on le croit Moi, si je coeur La fleur des champs Ce n'est qu'au vent Que je les feuille On aime un peu, beaucoup Et on le croit L'amour n'est rien Quand il ne rend pas fou Mais on fait croire aux fleurs N'importe quoi veux pour éon la croix il a su Partout de Tahiti A la Bolgare Zitôt ce soit la même histoire Des voles, Les jolies demoiselles Comme une tourterelle Pour s'en aller danser En ribombelle Comme des hirondelles sans vont plus d'aile Au soleil de l'été Il a suffit qu'un beau matin, un temps pour un S'il le refrain des palalaïques Pour qu'en si tôt la fille en pleure Oublie son cœur dans les coquicots Le long de la Volga Et danse, danse sous la tonnelle La pauvre demoiselle Pour' aussiôt àtahïti la vaner maintenant les flots la mare. et la main Etvol la jolie demoiselle comme une tourterelle pour s'en aller danser. Paguen sous la lune On le goût des baisers A Tahiti Ou a Capri On continue avec euh, « Nos doigts se sont croisés près de ma rivière ». moi Je sais qu'après moi d'autres pourront te raconter qu Ils ont trouvé l'amour quand ils t'ont rencontré Ce que je n'ose dire d'autres te le diront Et quand tu vas les croire C'est eux qui partiront Qu'après moi d'autres Pourront te raconter Qu ils ont trouvé l'amour Quand ils t'ont rencontré Ce que je n'osais dire D'autres te le diront Et quand tu vas les croire C'est eux qui partiront Nous 국민at disappointment Loin de moi Loin de moi Loin de moi SORGFM, c'est votre radio, sur le 91 et le 102.5. J'ai volé nos serments Près de ma rivière Au poisson poissons d'argent Là le monde était si loin n'y avait plus rien, rien que mes yeux dans tes yeux, rien, rien que solitaire termine avec serge et andré et avec sofia et on enchaîne avec claude michel schberg l'inhabitat C'est un si Ne va pas briser ses ailes Pour un cœur qui t'oubliera Aïe, Sophia, Sophia Ne sois pas trop familière Garde les de pieds sur nerf Ou tu le regretteras Tous les hommes te font la cour Attention à leur discours La vertu n'a pas de prix garde gardes la pour toi Sais-tu que des regards répitent tes charmes Quand ton corps évolue dans la rivière Sais-tu que le curé et le gendarme Depuis longtemps déjà te font la guerre Pourtant tous ces gens-là tu les désarmes Car on sait que ton cœur a fait son choix Joli tout le village acclame ton mariage quel beau jour que ce jour là Ah Sofia Sofia c'est une vie qui commence mais tu as déjà la chance que l'amour t'offre son bras Sois fidèle à ton mari puisque ton cœur a choisi sois certaine qu'on retou Tu GARDERAS SON AMO LA LA LA LA LA LA, la. GARDERAS SON Habité, mon corps est déserté Mes portes sont fermées sur des couloirs glacés Mon cœur va se rouiller Mes serrures sont crispées Il n'y a plus de clés Qui puissent les rassurer La vie va s'attrofier Mes lèvres sont fissurés Les murs sont bouleversés Et mes mains dénudées Le tapis est roulé Dans la chambre à coucher Elle ne dormira plus Dans le grand lit déçu Avant, elle était là, je l'entendais en moi Manger, dormir et dire qu'elle était bien comme ça Mais quand elle est partie, j'ai senti la folie Gagner mes fondations, c'est la démolition Mes trop profond Mon sourire est en ruine Mon seuil à mauvaise mine Mes regards sont couverts d'une fine poussière Venez à ma fenêtre Frappez à mes carreaux Vous m'irrez peut-être au travers des rideaux Les jours passent à l'envers Mon âme est de travers Les sont cassés et mon ombre est blessée J'ai besoin de quelqu'un pour ouvrir mes paupières Et laisser la lumière couler entre mes bras J'ai besoin de quelqu'un l'hiver et sous mon toit J'ai besoin de quelqu'un pour faire du feu en moi Claude-Michel Schoenberg, « Redevenir petit » et « Slove-moi ». Je veux redevenir petit dans la tendresse d'une vie De gros chagrins, de bonbons roses Je veux retrouver la souris Qui pour une dent venait la nuit Sous l'oreiller mettre quelque chose Je voudrais revoir mes parents Un peu plus vivants que maintenant Prendre la pose noire et blanche Pour une photo des dimanches Quand nous allions l'après-midi Voir une église qui se construit Je veux redevenir petit m'imaginer que la grande vie c'est le ciné chaque semaine Je veux retrouver mes cobayes ma collection de dinky toys qui s'enrichissent Aux étrènes Je veux rentrer à la maison Et de nouveau Vers le plongeon Au milieu des bruits Des odeurs Que je connais encore par cœur Le bois vernis Et la colle forte Mon père Travaille derrière la porte J'ai des habitudes de nomade Je chante Souvent d'appartements En quête de mes vieux sentiments Et si je me sens de passage Mon existence est plutôt belle Je suis partout Comme à l'hôtel Je veux redevenir petit Dans la tendresse d'une vie De gros chagrin De bonbons roses Je veux rejoindre ma famille Encore une seule fois réunie Autour de la table à 5 heures Pour un goûter de bonne humeur Et quand nous jouerons tout à l'heure On me dira d'un air moqueur Tu comptes pour du pain et du beurre Je veux redevenir petit Je veux redevenir petit Can role pas Slow moi Slow moi Parle-moi d'amour un petit pas Je préfère les gestes lents aux bouillants emportements sur la piste de ta chambre Ta peau a desreflets dents Slow-moin Comme si c'était la dernière fois Comme si le bal s'arrêtait là Slow-moin Slow-moin Slow Surtout ne me rythme et blouse pas Slow-moi Oh, slow-moi J'apprends l'amour un petit pas Tu te balances Bien en cadence Je vois tes lèvres murmurer Des paroles déchaînées Tu te déhanches Le cœur en transe Ta bouche au creux de mon épaule Et tes doigts qui doucement me frôlent Slow-moi Slow-moi Surtout ne me rock'n'roll pas Slow-moi Slow-moi Slow-moi Faisons l'amour Un petit pas Avec l'aube qui va venir Je vais devoir repartir Je laisserai ton corps tout chaud Se souvenir du tempo Slow-moi oh, Slow-moi Slow-moi Tendrement Brutalement Mais Slow-moi dadodiri da dadadada da. me rock and Merci Claude Michel Schönberg avec euh, avec avec cette dernière mélodie et il va laisser la place à Georgette Plana l'hirondelle des Faubourgs. Le premier pas J'aimerais qu'elle fasse le premier pas Je sais cela ne se fait pas pourtant j'aimerais que ce soit elle qui vienne à moi car voyez-vous je ne pas rechercher la manière de la voir de lui pleure L'approcher, lui parler Et ne pas la brusquer Lui dire des mots d'amour Sans savoir en retour Si elle aimera Ou refusera ce premier pas Le premier pas J'aimerais qu'elle fasse le premier pas On peut s'attendre longtemps comme ça On peut rester années à se contempler et vivre chacun de son côté je la rencontrerai au bas de l'escalier puis comme tous les jours elle me dira bonjour Seulement cette fois, elle me prendra le bras, me conduira dans sa maison, où nous ferons le premier pas d'amour, dans son lit jour après jour me dévoilera son corps me donnera tous les remords de n'avoir pas dit plutôt le premier mot le premier mot j'aimerais qu'elle dise le premier mot La nuit, j'en rêve Et cet idiot Si elle voulait Seulement me faire signe tout bas Alors je ferai, je le crois Le premier pas Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. À l'hôpital, c'est l'heure de la visite. Le médecin en chef passe devant les lits. Le numéro 13, qu'est-ce qu'elle a cette petite C'est la blessée qu'on amena cette nuit. Mais pas peur, faut que je sonde vos blessures, deux coups de couteau près du cœur, il y a plus de sang. Non, pas perdu, à votre âge on est dur, seulement tout de même, faut prévenir vos parents. Mais l'amourant à l'aube a répondu, je suis toute seule depuis que maman n'est plus. On m'appelle l'hirondelle rondelles du faubourg. Je ne suis qu'une pauvre fille d'amour Née un jour de la saison printanière D'une petite ouvrière Comme les autres j'aurais peut-être bien tourné Si mon père au lieu de m'abandonner Avait su protéger de son aile les L'hirondeur Docteur Repris, vous portez une médaille C'est un cadeau sans doute de votre amant Non, c'est le souvenir de l'homme du rien qui vaille De l'homme sans coeur qui trompa ma maman Laissez-moi lire André, Marie-Thérèse Mais je le reconnais, cette médaille en argent Et cette date, avril 93 Laissez-moi seul je veux guérir cet enfant. Vous me regardez tous avec de grands yeux C'est mon devoir, soigner les malheureux On l'appelle l'hirondelle du faubourg Ce n'est qu'une pauvre fille d'amour Mais un jour de la saison printanière D'une petite ouverrière Comme les autres, elle aurait bien tourné Au lieu de l'abandonner Avait su protéger de son aile L'hirondelle Numéro 13, toujours 42 pierres Oui, ça ne va pas comme je l'avais espéré Je vois la vie s'échapper de ses lèvres Et rien à faire, rien pour l'en empêcher Je un savant, j'en ai guéri des femmes Mais c'est celle-là que j'aurais voulu sauver La v'là qui passe, écoute, retiens ton âme Je suis tout père, ma fille bien-aimée Je ne suis pas fou, je suis un malheureux Vous mes élèves, écoutez, je le veux oh l'a C'est une d'amour Et un jour la saison printanière D'une petite ouvrière Comme les autres, elle aurait bien tourné Si lâchement, au lieu de l'abandonner J'avais su protéger de mon aile L'hirondelle Ah, celle-là, vous allez pouvoir la fredonner. Eh oui, Georgette Plana, là où il y a des frites. Et puis ensuite, la valse brune Quand Bébert veut sortir sa margot, il va pas dans les chic-caboulots, ou qu'on se met tout autour du garrot, une serviette, Il aime pas les couverts de métal, les beaux verts taillés dans du cristal. Il vous dit comme un roi, moi je bouffe avec les doigts, bien poisser à la graisse de de bois Là où y'a des frites, au rythme d'un orchestre qui fait des pom-poms, On s'enfile des litres, le gros bleu ça fait mieux passer les pom-poms. Avec Titine et Toteur, que l'honneur, ma tante et tonton, nous allons pom-pom. Là où, là où, là où, là où, là où, où y'a des prix Il connaît un petit coin près de Saint-Cloud, où le patron vous pêche près d'un égout. Une friture de goujon pour 100 sous, qu'est pépé. Dans le parfum d'une usine à trottin On y sert de la moule et du gros pain Weber vous le dira Parce que c'est chouette tout ça bien servi sur un beau papier grave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 Dire en a qui ont des maux d'estomac Qui peuvent pas boire ceci, manger ça Quand ils ont servi dessus un plat Des bonnes choses Ils font rire tous ces pleins du gousset Le môme bébert qui s'en met plein le cornet En disant mes amis, mieux qu'une cure à Vichy Allez donc pour avoir de l'appétit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 préfére la valse souple rapide voulon tourne sans bruit Silencieux, ils dansent la valse la côte avec que les cottillons léger léger avec elle dansé cherche C'est la valse brune des chevaliers de la lune Chacun avec sa chacune la danse le soir Ils sont pas tondre pour leur épouse et quand il faut savoir et corriger un seul souçon de leur âme jalouse et est prêt à se venger tandis qu'il fait à Berchoualion à naderigal envers de sa façon pas brave agent de son talon sonore sous la chanson Eta balse brune Des chevaliers de la lune Que la lumière est fortune Et qui recherche d'un coin noir Eta balse brune Des chevaliers de la lune Chacun avec sa chacune La danse le soir dans le rôdeur dans la nuit par en chasse Et qu'à la gorge il saisit un passant Les bons amis pour que tout bruit s'efface Non loin de lui chante tant s'enlaçant Tandis qu'il fille un logis magnifique Ou d'un combat il sait sortir vainqueur Les bons bourgeois grisés par la musique Murmurent tous en chœur C'est la valse brune Des chevaliers de la lune Que la lumière est Et qui recherchent un coin noir On termine avec Georgette, avec le dénicheur et on enchaîne avec Vicky Léandros laisser les enfants croire tout simplement. C'est un 45 tours qui est extrêmement rare. On l'appelait le dénicheur Il était rusé comme une fouine C était un gars qui avait du coeur et qui déniait des qu il vivait comme un grand seigneur et quand on rencontrerait sa dame on répétait sur toutes les gares voilà la femme à des Sa connaissance Dans un bar un soir, simplement Ce fut le hasard D'une danse Qu'il fit devenir Son amant Qu'il avait de jolies Manières Du tact et beaucoup D'instructions Sachant faire de bonnes Affaires c'était elle toute sa profession Comme elle avait un peu d'argent Ils se mirent en ménage tranquillement On l'appelait le dénicheur Il était fusé comme une fouine C'était un gars qui avait du coeur Et qui dénichait des combines Il vivait comme un grand seigneur Et quand on rencontrait Sadat Les combines, ça dure ce que ça dure La chance tourne et puis s'en va On perd le goût des aventures Quand le noir vous suis pas à pas N'ayant plus confiance en lui-même Un qu'il était sans un sou Croyant résoudre le problème Le dénicheur fit un sale Mais comme il rentrait au logis En pleurant, son ami lui dit Qu'on t'appelait le dénicheur Toi qui étais rusé comme une fuine Je croyais trouver le bonheur Près de toi avec tes combines Adieu, c'est fini par sans peur Je saurais souffrir et me taire Malgré mon chagrin, je préfère Abandonner le dénicheur plus en rien arrive un jour où le rêve est un certain laisser les enfants cro fait aux histoires des Laissez-les c'est un peu, euh, c'est une version un petit peu particulière de après Toi, de Vicky Leandros. Oui, un peu euh, version disco, hein? mais c'est du bien, c'est du bien, oui. On termine avec Vicky Leandros. Voilà, j'espère que ces quatre, euh, j'allais dire des monuments, c'est Ce pas forcément des monuments, mais en tout cas des personnages qui nous ont marqué dans notre jeunesse et qui continuent d'ailleurs à nous marquer un tout petit peu. Voilà, cette émission maintenant est finie. Je vous retrouverai avec un énorme plaisir pour la rediffusion de cette émission, c'est-à-dire mardi prochain de 10h à 12h. Merci de votre fidélité. Je vous aime, je vous embrasse. Bye bye. T'en vas L'amour a pour toi Le sourire D'une autre Je voudrais Mais ne peux t'en vouloir Désormais Tu vas m'oublier Ce n'est pas De ta faute Et pourtant dans la flamme sœur qui unit dès à d're pour nos jours après toi je pourrai te C'est la fin.